La liberté longtemps je regarderai comme le vent aura. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés Mon âme était soumise Ma liberté, je t'avais tout donné Ma dernière chemise Mais combien j'ai souffert Pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis Pour gagner ta confiance Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'a protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble lorsque sans me méfier les pieds et poing liés je me suis laissé faire et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle joôlière et je t'ai trahi pour une prison d'amour Et sa belle jolière